Salut Angèle. Ah, salut. Comment ça va? Ça va. On est là pour un street style, yeah. mais à l'intérieur, car euh, yeah. on a décidé d'être des gangsters. On va parler de ton rapport au fringue. Ouais. Déjà, euh, je suis prête, hein, je... elle, elle est prête. regarde elle est, elle est prête à montrer sa veste. Angie. Oh, wow. euh, bah, par quoi tu veux commencer ta veste? Ouais, vas-y. Quelle est l'histoire de cette veste? Tu vas parler de l'histoire de cette veste. Ouais. Ah. L'histoire de cette veste, euh, c'est Betty, une copine à moi, qui m'avait prêté cette veste parce que euh, on allait en festival. Putain, l'histoire. j'avais 16 ans, ça fait très longtemps que je l'ai. Et euh, c'est une veste elle même avait depuis très longtemps, d'ailleurs ça se voit, et elle me l'avait prêtée, et comme je l'ai jamais rendue, c'est devenu la mienne. Je suis pas une voleuse, mais il faut croire qu'à l'époque, c'était la dèche. Très honnêtement, je l'ai énormément portée, je la portais d'ailleurs, enfin petite anecdote, mais sur la session Vévo avec euh, Roméo, donc un peu une de mes premières euh, vidéos, et moi je sais jamais trop quoi mettre, euh... enfin je, je commence maintenant, mais... C'est toujours un peu un stress de devoir m'habiller pour des événements comme ça. Ah ouais Et du coup, j'avais mis cette veste qui était un peu ma, ma poteau, quoi. T'as d'autres vêtements comme ça ah. euh, qui te ouais. portent Alors un peu bonheur, entre guillemets Ça, ça m'aide d'avoir mes, mes poteaux, comme je les appelle, parce que euh, sinon, c'est trop de prise de tête. Et du coup, t'as quoi d'autre à part cette veste J'ai des chaussures, mais j'avoue que j'ai pas pensé ce matin en m'habillant. Je suis pas habillée en pensant genre street, quoi, ouais. street style. Style. Après, t'es pas obligée d'être street. Non, non, pas le... le... street style. Ouais. Parce que sinon, j'aurais mis mes chaussures préférées. Là, j'ai mis des Converse, mais les Converse, c'est c'est un classique. C'est lesquelles tes chaussures noir. préférées Mes chaussures préférées, c'est des Doc Martens. Quelle couleur Des Doc, noir. Mm. Qu'on appelle les, les polis, je crois, parce qu'ils ont deux petits trous. Enfin, c'est pas pour ça qu'on les appelle les polis, mais ils <rire> ont deux petits trous avec une une languette. Ça fait très longtemps que je les ai, et je les rachète quand elles sont euh, trop abîmées. Ok, tu as toujours la même paire, c'est ton go-to quoi. Ouais, franchement, et en fait c'est hyper confortable. Et as celle que as des Converse euh, que tu portes sur scène aussi. Euh... Ouais, à paillettes, c'est vrai. Ouais. J'aime bien les Converse et euh, j'aime bien les paillettes, du coup. Euh, c'est je... le confort, le... Converse, c'est confort assuré Non, non. Je vais mettre Converse à dos, mais non, non, c'est pas bon pour les pieds les Converse, on m'a dit. Okay. Mais euh, c'est juste euh, beau. Qui t'a dit Les ah. profs de sport. <rire> On pouvait pas conner avec des converses. C'est des semelles plates. T'as des belles chaussettes vertes pour les accompagner. Ouais alors, ce matin... T'as fait un beau tôt, raccord. Et je me suis dit raccord-chaussettes. Et je vous jure que j'ai pas pensé en mode, je vais devoir montrer mes chaussettes. Et alors, petit trick, je les ai mis à l'envers. Là, elles se sont mises pour pouvoir faire ça. Je pense que c'est un truc qu'on a pas le droit de faire en mode. Mais moi, je le fais parce que tu sais je que suis veux, aussi je une rebelle. Et voilà, comme ça, elles sont pas trop longues. Et en fait, c'est moche. Donc je vais les remettre. <rire> Du coup, elles sont à l'envers. Voilà. J'aime bien le foulard parce que je suis enrhumée. Rien de particulier. C'est un beau foulard. D'une marque que j'aime beaucoup, qui s'appelle Rouge. Et c'est une marque qui a habillé les danseuses, et moi-même d'ailleurs, du dernier clip Jalousie. Et donc, elle m'a offert ça. Et j'aime bien mettre des foulards. Voilà. <rire> Là, fin. Le pantalon, c'est un pantalon de la marque Ami. Oui, madame. C'est de la collection euh, L'Homme pour la Femme. Et ça me correspond très bien parce que je suis quelqu'un qui aimait des vêtements d'hommes. Euh, je préfère les vêtements d'hommes aux vêtements de la femme. Tout simplement parce que c'est coupé de manière plus ample. Donc c'est plus confortable. Oui. Et oui, on vit encore dans un monde où les vêtements de la femme ne sont pas confortables. Et là, je trouve que c'est très bien parce que c'est plutôt... Euh, Ami, c'est plutôt une marque, normalement, pour les hommes. Il a fait une collection magnifique et je suis très contente de, de ce pantalon. Il est très beau qui est un cadeau en plus, si tu peux me permettre. Et, et le t-shirt de la marque Walk in Paris, euh, comme toujours. C'est une marque parisienne euh, qui a été fondée par euh, Leo Walk, qui vient d'arriver d'ailleurs. Coucou Le déjeuner Leo Walk et, euh, et Gary, qui sont euh, deux créateurs qui ont créé cette marque euh, par rapport à la marche qui est une marque très cool, une marque que, très cool que tous les artistes belges portent Sinon, en ce moment. Non, j'apporterai pas. Voilà. <rire> tu parlais des des habits pour hommes que tu préfères aux fringues pour meufs. Les habits me aussi. Les habits pour hommes que je préfère aux meufs. Ouais. Ouais. Euh, mais pourtant, dans, genre dans tes clips, tu es toujours habillé très chic. En fameux. Oui, oui, c'est vrai. Non, non, mais après, je dis, moi, je parle de ma de ma vraie vie parce que là, on est en, ouais. en street style, genre la vraie de vie. De la vraie vie. Euh, dans les clips, non, non, dans les clips, bah du coup tout est possible et euh, je mets jamais de robe dans la vraie vie. Du coup, euh, dans dans deux clips, même plusieurs, je je porte des robes. Donc euh, je me dis bah ouais, autant enfin ouais. autant que ça soit l'occasion de faire des choses qu'on fait jamais. Ouais, ouais. D'ailleurs, dans la vraie vie, on on, on fait jamais ce qu'on fait dans un clip, quoi. Enfin, je dire, on, on chante jamais une chanson <rire> au ralenti. Sur un tapis roulant non plus. Non. <rire> non. Voilà. Et il reste des boucles d'oreilles. Est-ce que tu sais ah quoi What's My Ah oui. C'est quoi que j'ai là ah, ah oui, c'est des anneaux. Alors, les boucles d'oreilles, j'ai à peu près 350 anneaux comme ça, dans une boîte, et je change. Là, j'ai des petits cœurs, j'aime bien. <rire> euh, et là, c'est un petit anneau. Alors, parfois, je mets des petits, cœurs, euh, des petits cœurs brillants, rouges. Parfois, je mets des grands anneaux, mais toujours dorés. C'est tous tes bijoux ou juste les tous boucles Tous les dorés. bijoux sont toujours dorés. Okay. Pas forcément en or. Euh, ça, l'instant, c'est pas possible, mais, euh, mais dorés, toujours. Ok. Et la ceinture Ah oui, la ceinture hey, Bah voilà, bien. dorée aussi. D'où euh, vient cette ceinture mm -hmm. Je sais pas d'où vient cette ceinture, mais j'aime bien cette ceinture. Noire. Pratique une ceinture Pratique. de manière générale. l'anneau qui... <rire> <rire> J'ai pas grand chose à dire. Alors une ceinture, ça ça correspond à quelque chose qui, qui, qui tient les choses ensemble. J'aime l'idée de... <rire> bon, je sais pas, broder autour d'une ceinture. On a euh, tout bah dit. Écoute, ouais, on a tout dit. C'est trop bien. Merci beaucoup d'avoir pris ce temps avec nous. Merci beaucoup, Merci Angèle. À Merci.